quand stage 36. Le voyage d'Israël était de la grande mosquée à la mosquée Al-Aqsa, et le voyage des nus, et la prière a été imposée.